Ouais, Khalil, je sais pas peut-être pas encore tout en fait mais en tout cas ce qui est suis ce que je suis très content aujourd'hui d'avoir gagné contre Pejo. Cette victoire me permet d'arriver en finale de cette tête, c'est quand même un grand un grand exploit pour moi donc je pensais pas du tout arriver à ce niveau de compétition cette année. Donc en tout cas, je suis très content et j'espère pouvoir faire la même partie qu'aujourd'hui et dimanche prochain.